Bonjour à tous et à tous et bienvenue à l'écoute de ce journal de la mi-journée de ce lundi. D'abord le sommaire. Angers d'une grenade dans un bistrot de la colline Erutegama en commune et province de Guitéga le soir de ce dimanche a occasionné deux morts et une quinzaine de blessés. Et suspension de leur fonction de huit responsables scolaires de trois provinces, dont Kirundo, Muramza, Ngozi. Pour quelles raisons vous l'entendrez dans les détails de ce journal et la chronique sportive de ce lundi, parler de l'origine des conflits au sein des fédérations des sports Vestinez-vous à la présentation à la cabine technique. Vous êtes avec Serafine Akiziman. la de l'avenir. Rebonjour. Oh Deux personnes sont mortes et une quinzaine blessées lors d'une attaque à la grenade qui a visé un bistrot dans certains juges de la colline et Routegaman commune et province de Guitega. Comme le confirme Evariste et la commissaire provincial de la police à Guitega, cette grenade a explosé vers 20h de ce dimanche. Ce responsable de la, de la police dans cette province. Fait savoir que ceux qui ont été glièvement blessés sont allités à l'hôpital régional de Guitega. Il a également précisé que six personnes soupçonnées d'avoir commis ce forfait sont dans les mains de la police pour les enquêtes. Et le chef des tambourinaires du Burundi et celui de Higiro en commune province de Gitega dénoncent la pratique de certains tambourinaires de battre les tambours lors des fêtes de mariage, les conseils et ceux qui le font de rompre avec cette pratique et de pérenniser plutôt la culture burundaisée en respectant la loi irrelative. C'est au moment où ces derniers jours, les tambourinaires ont battu les tambours lors des cérémonies nuptiales dans la ville gitega Guitega, nivigira Le chef des tambourinaires du Burundi, Oscar Nchimilimana, qui a remplacé Feu Antime Balanchakajé à son poste, dit que le battement des tambours lors des fêtes de mariage est un acte ignoble qui l'a grandement frustré. Il précise qu'il n'y a pas un mois qu'une personne est venue demander aux tambourinaires de Guishora de venir battre les tambours lors de son mariage, mais que eux étant responsables, ils ont refusé son marché. Cette personne a alors approché d'autres tambourinaires qui ont accès Son contrat continue-t-il? Il explique qu'il s'est lui-même rendu à la colline Songa, sous colline Mousseni, commune province de Gitega, pour vérifier si réellement les tambours étaient en train d'être battus lors du mariage de cette personne. À lui de conclure qu'il a vu de ses propres yeux les tambourineurs en train de battre les tambours. Après, il a informé l'administrateur de la commune Guyeta, le conseiller du gouverneur de Gitega et le gouverneur lui-même, comme il le signifie. Oscar Chimirimana se demande alors si la loi sur les tambours du Burundi existe ou pas ou qu'elle s'applique aux tambourinaires de la campagne sur Épargnance et, et de la ville à lui de proposer que s'il n'y a pas de cette loi qu'elle soit mise en place rapidement de son côté le chef des tambourinaires de Higiro en commune et province de Gitega Minane Juvenal rappelle aux tambourinaires qui battent encore les tambours pour les mariés que depuis longtemps les tambours du Burundi sont battus pour le roi et le président mais aussi le jour de la fête de Sema est communément appelé Umuganuro en Kirundi et non pas pour les mariés. Il les conseille alors de respecter scrupuleusement ce principe et de bien comprendre les normes des tambours du Burundi. Il propose que ceux qui battent encore les tambours du Burundi pour les mariés soient plutôt sanctionnés. Les tambours du Burundi ont été inscrits sur la liste du patrimoine immatériel de l'humanité de l'UNESCO en novembre 2014. Depuis Gitega, Jani Nibigira pour la radio Isanganiru. Merci. Jar Nivigida et oui, responsables scolaires des provinces Kilundongozi et Mouramza sont suspendus de leurs fonctions selon une ordonnance ministérielle de l'éducation et recherche scientifique de ce lundi. Docteur François Abzaliman évoque un non-respect des règles et procédures en matière de recrutement des enseignants édition 2021-2022. Ces responsables scolaires suspendus de leurs fonctions sont le directeur. Les directeurs communaux de l'éducation de Gabira et Bumbi, c'est en province scolaire Kirundo et le chef du bureau provincial d'inspection. Cette ordonnance ministérielle concerne également le directeur communal de l'éducation de Momba en province Ngozi. Et quatre responsables de l'éducation en province de Muramza font partie du nombre. Ce sont deux directeurs communaux de Muranza et Kiganda auxquels s'ajoutent les directeurs des écoles communales Kiganda et Murago. Captez Isanganilo, écoutez la différence. Il est 13h. Au studio de la radio Isangani, le continue ce journal, les jeunes affiliés aux différents partis politiques et membres des coopératives renforcent la cohésion sociale entre eux et bâtissent ensemble la paix et la sécurité. Propos de Rémi Chichai au gouverneur de la province Kayanza, c'est après que ce week-end, 28 membres d'une coopérative de développement de ces jeunes avaient procédé, procédé au semi de pommes de terre sur une superficie de plus d'un demi-hectare. Les détails avec Patrick saint -Guillaume. Comme l'indique Célestine Douayo, représentant de cette coopérative de jeunes affilié aux différentes formations politiques opérant en province Kayanza, l'idée de se regrouper au sein d'une même coopérative de développement a jailli après des enseignements reçus par ces jeunes de la part de Burundi Leadership Training Programme BRTP en cycle. La coopérative dite de jeune et multipartite associée pour un développement durable regroupe environ 28 membres, le jeune membres membre des différents partis politiques opérant en province Kayanza dans celle des CNL, UPRONA, FRODEBOU, EFNERRANAK et UPD pour ne citer que cela. Se regrouper ensemble pour la réalisation de différents projets de développement pour du jeunes, malgré leurs différences d'appartenance politique, leur permettra à ne pas se laisser tromper facilement par les hommes politiques mal intentionnés qui cherchent à protéger leurs intérêts personnels, comme il a été le cas ces dernières années, explique ces mêmes jeunes. Il demande à l'administration et aux autres organisations, tant nationales qu'internationales, de les appuyer dans leurs projets de développement. Au niveau de l'administration provinciale à Kayanza, l'on apprécie positivement ce pas déjà franchi par de jeunes politiques en cette province, en ce qui est de la cohésion sociale et du développement. Rémi Chichar, gouverneur de la province Kayanza, demande aux autorités administratives et communales et les représentants des partis politiques dans des communes de les appuyer davantage dans leurs projets de développement. Un encadrement de ce jeune politique par deux jouets serait aussi une des stratégies de renforcer la cohésion sociale entre eux. Rémi Chicha, gouverneur de la province Kayanza, demande alors aux administrateurs communaux la préparation et l'organisation du championnat pour ces jeunes-là. Depuis Kayanza, Patrick Sengiva pour la radio Sangani. Merci, Patrick. Saint-Guyoum va quitter la province Kayanza pour nous rendre en province Mouyinga où le métier de fabrication des craies peut aider les jeunes à se venir à leurs besoins fondamentaux. Certains des membres de la société produisant des craies sur la colline Kobero, en commune Boutihinda de cette province, affirment que l'idée a apparu. Lorsqu'ils étaient encore sur le banc de l'école, la société compte plus de 20 travailleurs et est capable d'encaisser plus de 200 000 francs burundais par jour. Les employés de cette société se disent satisfaits du traitement Omer Ndouaïou. Cooperative of Doing Research and Discover Things est une entreprise qui emploie plus de 20 personnes Jacques Niozima, un des membres fondateurs, explique que tout a commencé par la recherche. Nous remarquons que dans cette commune, même que dans notre province, qu'il y a un manquement de clés dans les établissements. Nous fabriquons ces clés en utilisant une poudre appelée calqueur. Il y a d'autres produits qu'on ajoute comme l'huile de coton, le pétrole, l'eau. Chaque machine. Utilisé pour produire des crées permet à la coopérative de gagner jusqu'à plus de 200 000 francs burundais par jour. Fait savoir Jacques Nyonzima. Cette machine s'appelle machine de clé. Dans 6 minutes, ça produit 800 pièces. C'est-à-dire, oui. dans une heure, la machine produit 8000 pièces. Par jour, on produit 36 cartons. Chaque carton contient 20 boîtes. Le prix d'achat d'une boîte, c'est 3000 vendeur mais si tu es particulier une boîte 3005 satisfaction chez les employés qui indique que les revenus permettent de subvenir à leurs besoins. Nous sommes bien traités et pas de grogne à l'endroit des travailleurs. J'espère que notre avenir est bon. J'ai acquis beaucoup de choses dans ce métier. J'ai pu enseigner beaucoup de jeunes de mon âge. Je gagne de l'argent. J'ai déjà acheté une chèvre et une parcelle. Le manque de débauchés reste toutefois une entrave pour cette entreprise. Actuellement, les yeux sont tournés vers les pays voisins du Burundi à la quête du marché. Radio Isanganiro, chronique sport. L'ignorance des lois régissant les fédérations sportives et le manque des moyens financiers sont à l'origine des conflits qui s'observent en salle des fédérations sportives. Pour trouver solution à ces problèmes, Laurent Zaiman, directeur général des sports, demande au président des fédérations d'organiser des formations à l'indroit des membres respectifs. Les détails dans cette chronique sportive avec Marie-Claire Cazeneza. Les conflits au sein des fédérations sportives s'observent plus souvent lorsque les élections des nouveaux dirigeants approchent. C'est l'explication de Laurent Zeyimana, directeur des sports, au sein du ministère ayant le sport dans ses attributions. Et dans la période électorale, l'année électorale, c'est là où des conflits naissent, c'est là où les conflits sont mis à jour pour pouvoir épingler, pour pouvoir traquer l'un de l'autre pour, bien sûr, des fins électorales. C'est pourquoi il faut bien lire les textes, les amender, les adapter à la loi sans le sport au Burundi. Ainsi, protéger l'association, la, la, le club ou la fédération par une instance juridique au sein de l'association ou de la fédération pour pouvoir trancher à l'interne conflits qui peuvent surgir avant de saisir le ministère de tutelle. Il ajoute également que le manque de moyens financiers peut causer un conflit au sein de la fédération sportive. En championnat, Sans en championnat die commence mais sans toutefois savoir qui va financer les à la fin du championnat. Ça c'est un problème de planifié, ce sont les textes qui font la gangrène des de, de fédérations et qui des fois se lisent une fois les quatre ans, je dis une fois les quatre parce que le mandat d'un président c'est souvent quatre ans. Pour trouver solution à ces problèmes, ce directeur des sports demande aux dirigeants des fédérations sportives d'élaborer un plan d'action et de mobiliser des moyens à temps. Il faut bien lire des lois qui protègent et les joueurs, qui protègent qui définissent très bien Clairement, les ressources, celui qui va financer telle rubrique, telle rubrique, faire un plan d'action conséquent, ainsi mobiliser les moyens, attend ainsi au réseau championnat dans des conditions plus ou moins optimales. Pour trouver le climat serein dans les organisations sportives, Laurent Zeymana de demande également aux membres des fédérations sportives d'élire leurs dirigeants selon leurs compétences. Merci. Marie-Claire Cazeneza, le ministère de l'Intérieur dans ses attributions, informe que les fêtes et cérémonies à caractère social sont désormais organisées les samedis et dimanches uniquement. Dans une correspondance due du 16 septembre à tous les gouverneurs portant réglementation des fêtes et cérémonies à caractère social, son ministère appelle ses gouverneurs de province en collaboration avec les autorités sanitaires à sensibiliser tout le personnel du secteur privé et public au respect des mesures barrières au coronavirus Et à se faire dépister régulièrement, le même ministère les invite à prendre des mesures et sanctions sans plus de précision à l'endroit des personnes ne voulant pas respecter cette mesure. Et l'inspection générale de la police nationale est aussi priée de prêter main-forte à ses gouverneurs pour faire respecter scrupuleusement ces mesures. Et des élus du peuple ont des inquiétudes quant au respect de la constitution pour les nominations au poste et des ambassadeurs. Certains veulent savoir si l'équilibre ethnique est respecté. C'était ce vendredi dernier lors de l'analyse et adoption du projet de loi portant organisation du service diplomatique du Burundi. À ces dernières, le ministre Albert Shingiro précise que le poste d'ambassadeur est et technique et qui privilégie les compétences et les détails avec Moïse Misako. Lors de l'analyse de ce projet de loi, des élus du peuple ont voulu savoir si les 30% que prévoit la constitution pour les femmes sont respectés dans les nominations au poste d'ambassadeur. La députée Joki Chantal Mourundiza. De son côté, le député Panfil Malaika trouve que toutes les formations politiques ne sont pas représentées dans la nomination des ambassadeurs. Quant au député Jean-Baptiste Sindahigaya, des batois ont été exclus Parmi les récentes nominations pour la représentation du Burundi à l'étranger, ces derniers devaient être considérés, estime-t-il. A toutes ces préoccupations des élus du peuple, le ministre Albert Shingiro précise que les postes d'ambassadeurs sont techniques, seules les compétences sont tenues en compte. L'autorité en charge de les nommer tient en considération l'inclusivité, ajoutait-il. La diplomatie, c'est un service technique spécialisé. On ne tient pas en compte des quotas ethniques, genre ou politiques. L'on considère des compétences et profils, mais l'autorité chargée de les nommer tient en compte de l'inclusivité politique, genre, même des régions. Le Burundi compte jusqu'à aujourd'hui 23 représentations diplomatiques dans les pays étrangers. Merci Moïse et Misa, à des habitants de la ville. et Bujumbura n'ont plus d'espoir quant à la reconstruction de l'ancien marché central de Bujumbura. Ils disaient cela au moment où le gouvernement avait confié cette tâche à l'Association des banques du Burundi pour une durée de 5 ans. Ainsi s'achève cette édition de la mi-journée de ce lundi. Merci de l'avoir suivi. Merci à Séraphine et à Kizimana pour sa parfaite collaboration. Vestine et Boutoui, j'étais à la présentation. Au revoir. Passez une bonne après-midi. Thank you.